Nous sommes jeudi 30 juillet 2020. Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganilo, à ce journal, édition spéciale de la mi-journée de ce jeudi qui ne va porter que sur un seul sujet, l'état des lieux de la pêche au Burundi. Nous allons faire le tour du pays avec nos correspondants, les spécialistes et l'autorité publique auront à dire au cours de cette édition qui sera clôturée par le commentaire de la rédaction François Kimana sur la mise en note. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par nos reporters qui sont sur terrain. Commençons par le sud du pays où les techniques de pêche dans le lac Tanganyika ont regressé. Et entraînant la chute de prise de gros poissons. Certains parmi les pêcheurs exerçant ce métier depuis les années 1970, qui le disent, expliquent que les prix de certains matériels, comme les lampes, ont grimpé et les pêcheurs se sont rabattus à des lampes moins chères, mais dont la faible luminosité ne parvient pas à attirer les poissons vivant plus, plus en profondeur. Les détails avec Et Jean-Pierre Messacre. À, à part les moyens de propulsion des bateaux de pêche ayant évolué de simples pagaies au moteur, une évolution qui permet aux pêcheurs d'atteindre les zones de pêche voulues sans trop se fatiguer ou de pouvoir quitter aussi rapidement que possible les zones à vagues dangereuses, les lampes actuellement utilisées dans la pêche sont de loin moins performantes par rapport aux anciennes lampes à pétrole. Nibatingesso Kashin Dikasian, pêcheur depuis 1978, explique que les anciennes lampes à pétrole avaient une lumière pouvant atteindre 275 à 200 mètres de profondeur au moment où les lampes actuelles utilisées et allumées grâce à une batterie rechargeable ont une lumière allant jusqu'à 4 mètres seulement selon ce vieux pêcheur. Cette lumière de nouvelles lampes n'arrive pas à atteindre les gros poissons repérables dans les eaux profondes. Pour cela, les prises actuelles sont essentiellement constituées de petits poissons des eaux superficielles pour suisse Lui et ses compagnons voudraient revenir sur l'utilisation des lampes à pétrole pour pouvoir attraper les gros poissons, mais disent être limités financièrement. En effet, selon eux, les anciennes lampes coûtent énormément cher et à ces pêcheurs de demander au gouvernement burundais pour qu'ils s'impliquent dans la réduction des taxes à l'importation de son matériel de pêche au profit des pêcheurs. Jean-Pierre Misago de Purumongé, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago Cap sur le nord du pays où les pisciculteurs et pêcheurs de la province de Kirundo signalent qu'ils travaillent à perte suite au manque de conservation. La responsable provinciale de pêche et pisciculture fait savoir que le rendement annuel est estimé à 000 tonnes mais demande toutefois au gouvernement de leur fournir du matériel approprié pour avoir un rendement considérable. Les détails avec Abraham Safari. Les pisciculteurs et les pêcheurs des poissons de la province de Kirundo signalent qu'ils travaillent en perdant. manque manquent d'endroits de conservation appropriés avant que les poissons soient vendus. Certains qui ont été interviewés par la radio Isanganiro nous ont fait savoir qu'ils ne peuvent pas pêcher une grande quantité de poissons par peur que ces derniers peuvent pourrir avant d'être consommés. Ici, ils sont alors obligés de vendre à un faible prix comme s'ils veulent les écouler forcément. Manakizago de Kizagodebert, responsable provincial de la pêche et pisciculture en province de Kirundo, nous a signalé qu'ils obtiennent un rendement de poissons équivalent à 5000 tonnes chaque année mais nous a-t-elle signalé cette année le rendement sera légèrement inférieur suite à l'insécurité qui s'est observée dans le lac Ergueru alors que 80% des poissons proviennent dans ce lac situé dans la commune de Boussouni Manakizago godebert continue en disant qu'avant de mettre ces poissons sur le marché, ils les mettent d'abord dans le fumoir pour tout au moins être conservés pendant trois jours et la grande quantité est acheminée dans les provinces d'Ongozi et Bujumbura. Cet responsable provincial nous a fait savoir ensuite qu'il y a 900 sortes de poissons, surtout dans les lacs d'Orgueru, Choho, Harguihinda et Kanzigiri, mais quatre seulement sont couramment visibles. Et elle demande à cet effet au gouvernement du Burundi d'aider beaucoup à cette activité, en errant surtout les maisons à chambre froide opérationnelles, ainsi que les moyens de transport de poissons ayant des glaçons, surtout que la province de Kirundo connaît une température un peu élevée. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio, Isanganiro. Merci également Abraham Safar. Cela étant au centre du pays à Guitéga. précisément, les membres de l'association d'élevage des poules associées à la pisciculture dans la vallée de Karonga de la commune Guitéga demandent au programme de la Prodéfi de leur donner les poules et les poissons promis après les travaux d'aménagement des étangs piscicoles de cette vallée. Ils demandent que ces travaux ont été ils indiquent plutôt que ces travaux ont été achevés en 2019 et que même aujourd'hui ils continuent Les travaux d'entretien de ces étangs piscicoles, mais qu'ils pourront se lasser vu le temps qui vient de se passer sans recevoir ses poussins et poissons. Les détails avec Arthur Kavouche. C'est dans la vallée Karonga, en bas de l'agence au de Gitega dans le quartier Stade. C'est dans la ville de Gitega où la Prodéfi a aménagé des étangs piscicoles. Nous y avons trouvé autour des gens venus pour la lessive ainsi que des chantiers où on fabrique des briques. Les membres de l'association ADK, à majorité femmes qui exploitent Ces étangs piscicoles disent que les travaux de construction ont commencé en 2019 et jusque-là, ils indiquent attendre que la Prodéfi ne rapporte les poissons et les poules mais qu'ils continuent l'entretien de ce site. Les membres de cette association demandent qu'ils aient des animaux à y mettre car ça fait un long moment qu'ils entretiennent cette place et que les étangs piscicoles restent vides. Ils demandent d'avoir ces animaux afin qu'ils puissent se développer car ils ont entendu qu'ailleurs le projet a déjà démarré. Ces membres soulignent qu'en commune guyeta, le projet est en cours d'exécution et même que dans la province de Karussi. ils souhaitent voir arriver le développement promis car continuer l'entretien des étangs vides risque de leur faire abandonner le projet. Ses membres font savoir que ce site compte déjà 10 ans piscicoles qui leur ont pris beaucoup de temps pour aménager et que même actuellement, il n'y a pas d'animaux à y mettre. Ce genre de sites sont déjà fonctionnels dans la commune Guiheta de la province Guitega, mais également dans la province Caroussi, mais dans la commune Guitega. Ils sont toujours... Dans l'attente que l'appro des filles apporte les poissons et les poules les promis pour commencer depuis Gitega, Arthur suit Radio Sanganiro. Courte pause, et on va entamer le chapitre des réactions. Isanganiro <muches> Le Centre national de développement du secteur de pêche fait savoir que les alvins sont disponibles pour les pisciculteurs qui veulent investir dans ce secteur. Nahimana Namanimana plutôt Hermetti, directeur de ce centre du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, fait savoir que la variété de Clarias Garrier Pinus qui s'adapte facilement au Burundi est disponible. Écoutez, Namanimana Hermetti. Il y a euh, des centres de production des alevins, mais ces centres ne sont pas développés pour qu'ils puissent euh, produire toutes les alevins nécessaires dans, pour façonner tous les états du pays. Mais il y a, on a fait le cours euh, parce que dans notre rivière ainsi que dans les lacs, ce ne sont pas les alevins qu'on importe à l'étranger. Tous ces alevins sont les alevins euh, internes du pays. Ici, au Burundi, on élève trois sortes de poissons. On a préféré seulement le poisson chat qu'on appelle Clarias Garipinus. Et la Fédération des associations des pêcheurs salue le fait que certaines assurances commencent à s'intéresser à ce secteur, Suivez Gabriel Toyi président de cette fédération. En ce qui est de l'assurance santé et de la vie des pêcheurs, il y a des améliorations qu'on peut noter. Vous savez qu'auparavant, en cas d'accident des bateaux, l'on disait qu'il s'agissait des pratiques superstitieuses ou que le pêcheur a été sacrifié par ses pères. Mais ceux qui disent cela sont des gens qui ignorent ce domaine. C'est parce que le secteur de pêche n'était pas considéré. À titre d'exemple, il y a des assurances pour le transport en avion et pour les véhicules. Et alors, pourquoi est-ce que les assureurs s'étaient refusés de collaborer avec les pêcheurs Mais alors Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des progrès parce que certains assureurs commencent à assurer les activités de pêche et la vie des pêcheurs. Je vous l'avais dit au début de ce journal qu'on avait l'amabilité de clôturer cette édition par un commentaire de la rédaction. Mais il y a d'autres éléments va... sur lesquels on va revenir avant la fin de cette édition. Mais je vous invite à suivre ce commentaire de la rédaction sur l'état des lieux de la pêche au Burundi Le commentaire qui nous a été lu par Elinibel Nubikil. La pêche au Burundi est une activité importante aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Selon une étude réalisée par l'Organisation Nusienne pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO, le taux de Burundais qui vivent de la pêche est très faible, soit 1% de la population burundaise. Cependant, la production halieutique provient presque entièrement du lac Tanganyika, un potentiel lacustre qui ne touche que la plaine d'Olimbo l'on ne passerait pas sous silence d'autres lacs du Nord qui enregistrent une très petite quantité de rendement. Par conséquent, ces poissons sont faiblement consommés suite à ce relief et probablement à la cherté ou à la production insuffisante. Le rapport de la Fédération des pêcheurs du Burundi en 2017 montre que la production de cette richesse du lac a chuté entre 2016 et 2017, passant ainsi de plus de 6 000 à près de 5 000 tonnes. En dépit de cette situation, ce secteur n'est pas négligé par son apport financier dans les caisses de l'État. Même si la pêche apporte une énorme contribution dans le développement économique du pays, il est miné par plusieurs défis. La pollution des lacs, la pêche artisanale, le gouvernement qui semble ne pas s'intéresser à ce secteur, pour ne citer que cela. Le gouvernement burundais devrait donc s'impliquer davantage afin de fournir du matériel moderne de pêche Ainsi que d'assurer des formations sur ce service du secteur primaire, comme dans d'autres secteurs. Et si la population était conscientisée sur l'élevage des poissons, cela constituerait un atout. Le lac Tanganyika constitue un écosystème exceptionnellement riche et intéressant. Comme la nouvelle équipe gouvernementale s'est engagée à relever l'économie du Burundi, il est souhaitable que ce précieux lac soit utile pour le pays et pour tous les citoyens burundais. Merci à Elie Nibel et Nivigila. Les budgets de l'État de deux derniers exercices ne présentent pas de taxes sur le poisson vendu alors qu'elle était de plus de 18 milliards au cours de l'année budgétaire 2018-2019. D'autres données montrent une évolution des exportations du poisson en dandosi. les détails avec Mihen Kayanki. Selon les statistiques du premier trimestre 2018 de la Banque de la République du Burundi, et à partir de 2014, les exportations de poissons sont de 7 tonnes en 2014, de 8 tonnes en 2015, de 6 tonnes en 2016. Les données de 2017 et 2018 ne sont pas mentionnées. D'après toujours ces statistiques, les recettes des exportations du poisson dès 2014 ont été de plus de 220 millions de francs burundais et près de 280 millions en 2015 pour diminuer de près du quart en 2016, passant ainsi à 73 millions de francs burundais. D'après le budget de l'État exercice 2018-2019, la taxe attendue sur le poisson était de plus de 18 milliards. Et pour les exercices budgétaires 2019-2020, 2020-2021, cette taxe n'est pas prévue. Seuls 71 462 francs bruts sont prévus sur le permis de pêche contre plus de 130 000 francs brouhs au cours de l'exercice 2019-2020 sur le permis de pêche. Merci à Mireille Kanyang. Les pêcheurs qui exerçaient leurs activités dans le lac Tanganyika font savoir que certaines espèces de poissons sont disparues suite à l'usage des filets prohibés. Ils disent également qu'une cause de cette disparition serait liée au désintéressement de l'autorité publique à la coupure anarchique des plantes anti-érosives comme les roseaux qui servaient de nid de petits poissons pour certaines espèces. C'est l'élément de mon confrère Fidel Antoine Seimana n'est pas disponible et la production des poissons a sensiblement euh, chuté comparativement aux années antérieures. Comme l'indiquent les vendeurs et acheteurs des poissons, les vendeurs estiment que les prix actuels de leur, euh, ne leur permettent pas d'écouler leurs marchandises vu que la majorité des poissons proviennent de la Tanzanie. Là aussi, l'élément de Charles Macotte n'est pas disponible. On va y revenir dans nos éditions ultérieures. Voilà à 13h15, c'est la fin de cette édition spéciale qui était consacrée à l'état des lieux de la pêche au Burundi. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. à la présentation, vous étiez avec Evariste Nziko Wanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.